Leyani la Jean-François Saucé uni pour l'en ce rende à Bouillot. Dans un village avant tout c'est pour le village et pour les pour les villageois c'est certainement pas de représenter un quelconque parti. David Dugla, Rita Maidourte Pierre Guy Montonère na Localement, quelles que soient nos sensibilités, nous arrivons à travailler de concert ensemble sur les mêmes problématiques. David Duglab Claon manda et dynamisation le village est situé très près du BAB les pouvoirs publics on va dire doivent faire attention à ce que le village ne puisse pas se transformer en cité d'ortoir en village d'ortois c'est un combat permanent ça fait 12 ans que donc que on oeuvre dans ce sens ama ma dyna Jeanfrançoisdanidolico beaucoup de gens disent mais aujourd'hui là on se vise pas rien la onnce n'a pas bougé depuis depuis au moins de six ans que je vois les choses, ça avance trop lentement. Aujourd'hui les gens sont très déçus de ce qui s'est passé. Si c'est la suite qu'on nous propose, je suis pas sûr que ce sera efficace pour les lancer. Beaucoup de choses ont été effectuées, de l'implantation de, de maraîchers bio sur plusieurs hectares dans les Barthes. On a créé également des jardins familiaux. C'est une question qui se pose de plus en plus, on en entend parler. Et il est important que euh, tout le monde puisse être conscientisé sur le sujet. Jean-François Sossèque, il a tout le projet On envisage mettre des animations dans les quartiers pour que les gens se retrouvent, mettre des tables avec des bancs, mettre des terrains de boules un peu partout, un skate-park, mettre en place un, un pique-nique géant au lac Arbeu avec toutes les association intéressée euh, les jeunes en créant un conseil municipal des jeunes bimila